Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence le cours numéro 9 et le cours euh, numéro 9 c'est ce sera à partir du verset 53 jusqu'au verset 59. Donc euh On va commencer par lire les versets qui sont reliés à ce qu'on va expliquer maintenant à partir du verset donc on a dit 53 trois billahi rajim Qul ya asrafu 'ala فسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبؤوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَابِعُوا أَحْسَنَ مَا أُمْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَن تُمْ لَا تَشْعُون أَن تَقُولَ نَفْسٍ يَحْسُرَتَ عَلَى مَا فَرَّتْ فِي جَمْبِ اللَّهِ وَإِن كُم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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور ولا هم يحسنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قَبْلَكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تعالى ما يشركون. دكتور <تصفيق> ما إن شاء الله lire l'explication des versets qu'on vient de réciter ensemble. Donc, on commence à partir du verset 53 à 59. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qu'il y a l'aïbadi allazhi ma asrafu ala anfusihim, la taqnatou min rahmatillah, innallaha yagfiru al-zunouba jami'a innahu huwal ghafura rahim. » Dis aux mes serviteurs, c'est-à-dire dis au Mohammed, aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, certes, c'est Lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne, sans que vous ne le pressentiez. « Ou avant qu'une âme ne dise, « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, « car j'ai été, certes, parmi les railleurs. Ou ou qu'elles ne disent si Allah m'avait guidé j'aurais certes été parmi les pieux ou bien qu'elles ne disent en voyant le châtiment ah s'il y avait pour moi un retour hein, la possibilité de revenir hein, à la vie encore une fois hein, je serais alors parmi les bienfaisants Oh, que si! Mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges, et tu t'es enflé d'orgueil, et, et tu étais parmi les mécréens. Donc, le Cheikh il explique ces versets. Et on va lire qu ce qu'il mentionne à ce sujet-là. الشيخ السعديل يخبر تعالى عباده المصرفين بسعة, بسعة, نعم بسعة كرمه يحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك أو قبل أن لا, أن لا يمكنهم ذلك فقال قل يا أيها الرسول من قام ما قامه من الدعاة ومن قام ما قامه من الدعاة لدين الله مخبراً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 et qui ont commis des, des péchés qui ont commis des excès hein, qui ont commis des excès contre eux-mêmes Allah les informe de la grandeur de sa noblesse et de sa générosité et il les incite il les incite à la repentance à inaba, hein, le fait de revenir à Allah subhanahu wa et de retourner à Allah subhanahu wa repentant avant qu'il leur soit impossible de le faire et avant qu'il soit trop tard pour eux et puis qu'ils ne puissent plus le faire donc Allah ta'ala dit, et il ordonne au messager en disant dis au toi le messager de même que tous ceux qui euh, ont le même statut, il n'y a pas le même statut mais ils ont le même rôle que lui dans le sens qu'ils font la da'wa à Allah et ils appellent à la religion d'Allah parmi les du'ats Donc, il, Allah ordonne aux prophètes, aux messagers, ainsi qu'à ceux qui font la dawa à la religion d'Allah par la suite, qui suivent l'exemple du prophète, sallallahu sallam, dans la dawa, En informant ses serviteurs, hein, en informant les serviteurs, et en parlant au nom d'Allah ta'ala ils disent oh, « Ô mes serviteurs !» Donc, Allah ta'ala il appelle oh, « Ô mon serviteur, qui a commis des excès contre leur propre âme. » Hein? qui ont commis des excès à leur déprimants, qui ont commis des excès contre eux mêmes, et donc, c'est à dire ceux qui ont suivi ce que leur âme les poussait à faire comme péché et qui ont fait des et qui ont euh, qui ont couru et qui, sont courus vers, et qui ont couru vers les choses qui amènent la colère de celui qui connaît l'invisible, c'est à dire Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatillah. لا تفقدوا الله الشيخ يفسر لا تيأسوا منها فتقلوا بأيديكم او تلقوا بأيديكم الى وتقول قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب ذلك مسرين الاسيان متزودين متزودين متزودين ما يغضب عليكم الرحمن ولكن اعرفوا اعرفوا ربكم بأسمائه الدال على كرمه وجوده واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار Donc le sheikh, il explique ensuite, il dit hein, En expliquant De ne pas perdre L'espoir à la miséricorde d'Allah Et ne pas désespérer De la miséricorde d'Allah C'est-à-dire, ne désespérez pas de cette miséricorde hein, Alors que Parce que si vous désespérez De cette miséricorde Eh bien, vous risquez par la suite De vous jeter à votre propre perte Et de faire en sorte que vos mains soient la cause de votre propre perte par la suite. Et que vous vous disiez à vous-même, j'ai fait beaucoup de péchés. Et mes, mes défauts se sont accumulés. Et euh, Yanni se, yani, se sont accumulés et se sont posés les uns par-dessus les autres. Hein? Et que vous restiez à cause de ça sur la voie. Il du péché parce que vous vous disiez qu'il n'y a pas de moyen pour sortir de cette, euh, de, de cette voie-là et qu'il n'y a rien qui peut enlever ces péchés-là puisqu'ils sont trop nombreux ou qu'ils sont trop grands. Et donc, c'est pour ça que yani, le chef il explique, il dit donc que vous devez pas rester dans cette voie-là en vous disant ce genre de choses et en perdant l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et continuer à perpétuer et à continuer à, à persévérer dans le péché, et en continuant à accumuler les choses qui amènent la colère du tout miséricordieux. Mais plutôt, connaissez votre Seigneur par ses noms, qui indiquent sa, sa générosité, hein, qui indiquent sa noblesse. Et sachez que c'est lui qui pardonne tous les péchés. Il pardonne. Il pardonne à, euh, à tous ceux qui se repentent les péchés, que ce soit le shirk, le meurtre, l'adultère, la fornication, le riba, l'injustice, et tout, tous les autres grands péchés ou les petits péchés, il les pardonne tous. Donc, ça veut dire que la, peu importe la grandeur du péché ou la quantité du péché, eh bien, il faut savoir que la, la, le pardon d'Allah est plus grand encore. Et il, faut savoir, et il faut savoir aussi que le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est plus nombreux encore. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peu importe le cas ou la situation. Et que celui qui demande pardon et qui se repent sincèrement à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne tous les péchés. Et il dit ensuite, « Innahu huwa al Certes, il est le pardonneur le très miséricordieux le cheikh il zi ay sifatu almaghfirah walrahma sifatani laziman zati zatiyan la tanfukku dhatuhu anhum walam lam tazal atharuhuma sariatan fi alwujud mailatan lilmawjud tasah yadah yadahu من الخيرات من الخيرات أنا الليل والنهار ويوال النعم على العباد والفواضل في السر والجهار والعطاء أحب إليه من المنع والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب En nem jati biha l'abd, faqad aglaka ala nfsihi babarrahmati wal Donc Le Sheikh il explique, il dit que l'attribut d'Allah, du pardon, et son attribut de la miséricorde sont deux attributs qui, euh, ils yani sont ensemble, toujours, et qui font partie de l'être d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils ne se séparent jamais de ces deux attributs là Et Les effets de, cette, de ces deux attributs là Ont toujours été euh, Manifestes sur sa, sur sa création Et sur l'existence Et tout, Sur tout ce qui existe Et ces, et ces deux mains Les deux mains d'Allah Eh bien Elles laissent euh, Elles laissent, euh, elles laissent, euh, elles laissent, euh, elles laissent Sortir plein de biens pendant le jour, et pendant la nuit et pendant le jour, et il fait en sorte que les grâces d'Allah se suivent les unes après les autres, hein, et il donne à ses serviteurs de ses grâces dans le secret et en apparent. Et, Allah, et, et le don, Allah préfère le don à, à ne pas donner ou à retenir. Donc, Allah la préfère donner que de retenir Et la miséricorde d'Allah a précédé sa colère Et elle a le dessus sur sa colère Mais pour pouvoir obtenir ce pardon et cette miséricorde hein, il, il y a des causes à, à, à remplir des, des causes à faire pour les obtenir Pour avoir la miséricorde d'Allah et pour avoir son pardon Il y a des causes à remplir, des causes à faire le serviteur qui n'a pas rempli ces causes là eh bien il s'est fermé lui-même la porte de la miséricorde et du pardon et, les, et le et explique qu'il dit que les plus grandes a'zamuha wa wa ajalluha bal la sababa laha ghayruhu al-inabatu ila Allah ta'ala bit-taubatin nasouh wa ad'a' wa at-tadarru' و التأله فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم. Et le chef il dit ce, ce, cette cause c'est la plus grande et la plus majestueuse et il n'y en a pas d'autre cause que celle-là pour obtenir la miséricorde et le pardon c'est de se repentir hein, de se repentir à Allah de faire qu ce qu'on appelle en arabe al-inaba, de revenir sincèrement à Allah subhanahu wa taala et de faire à tawba an al-nasouh », la repentance sincère à Allah subhanahu wa taala, en faisant des invocations, en s'humiliant avec dévotion à Allah subhanahu wa taala et en l'adorant, et donc allons-y, allons vers cette cause cette noble manière ou ce noble moyen pour obtenir le pardon et la repentance d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la voie la plus grande et la plus importante le Sheikh il dit ensuite wa liha ta ala bil inaba wa al mubadara ilayha fa qala wa anibu ila rabbikum bi -hmm. wa waslimu lahu bi jawarihikum idha idha na'am idha asfurdat al-inabah dakhanat fiha a'mal al-jawarih wa idha jum'a baynahuma kama fi hadha al pour cette raison Que Allah a ordonné... Hein, de se repentir... Vers lui... Et de se précipiter... Vers cette repentance... Et... De revenir à votre Seigneur... Avec vos cœurs... Et de vous soumettre... Donc... De se précipiter... Vers la repentance... Et Allah justement... Il dit... Dans le verset... Tout de suite après... Le verset 54... C'est-à-dire, et revenez repentant à votre Seigneur. Le cher il dit, avec votre cœur, c'est-à-dire par votre cœur. Revenez repentant à Allah avec votre cœur, c'est-à-dire avec les remords, hein? avec la pénitence, avec la repentance par vos cœurs. C'est-à-dire, et soumettez-vous à lui. ...par vos corps... Hein, ...physiquement... ...et le shaykh explique que... ...si on a mentionné dans un verset... ...ou dans un hadith... ...la repentance à elle seule... ...sans mentionner la soumission... ...alors dans ce cas-là... ...les actes du corps rentrent dans... ...la signification... ...de la repentance... ...toutefois s'ils si sont séparés comme dans le verset ici... ...ils sont mentionnés séparément... ...on mentionne dans le même verset... ...la repentance et la soumission... Dans ce cas-là, euh, le shaykh dit que, dans ce ça veut dire que la soumission, c'est la soumission du cœur, euh, pardon, la repentance, c'est la repentance du cœur, et la soumission, c'est la soumission du corps. Ensuite, le Sheikh dit, وَفِي قَوْلِهِ رَبِّكُمْ لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا. شئ التي إذا يعني لفكر يعني الله سبحانه وتعالى Il dit et revenez en repentant à votre vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Il y a dans cela la preuve de Il y ni, ni qu'on doit être sincère et qu'on doit être pur dans notre intention, en revenant à Allah, et que sans sincérité et sans pureté d'intention, que ce soit uniquement pour Allah, les œuvres apparentes et cachées n'ont aucune valeur et ne servent à rien. Le shaykh, il dit, il explique la suite du verset, « Min adab » C'est-à-dire, revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à Lui avant que vous vienne le châtiment. Hein? Avant que le châtiment ne vous vienne et vous ne recevrez aucun secours. Et, et lorsque le châtiment vient, il n'y a rien qui peut le repousser. Hein? Puis, vous n'êtes pas secouru par la suite. قيانه في <تصفيق> مصحفه، الشيخ أنه قيل ما هي الإنابة والإسلام وما جزئياتها وأعمالها، فأجاب تعالى بقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مما أمركم من الأعمال البعدنة، كمحبة الله وخشيته وخوفه. ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها ونحوها Donc le shaykh explique qu'il dit le verset 55 qui suit après qui dit et suivez la meilleure révélation qui est descendue de la part de votre Seigneur c'est comme si le shaykh dit c'est comme si par rapport au verset précédent on avait posé la question et qu'est-ce que c'est que al-inaba et al-islam qu'est-ce que c'est la repentance et la soumission et quels sont ces éléments et les actes qui en font partie. Qu'est-ce qui est compris là-dedans Et c'est comme si Allah avait répondu à cette question-là en disant, et, et suivez la meilleure révélation qui est descendue de la part de votre Seigneur. Parmi les choses que Allah vous a ordonné de faire parmi les actes intérieurs, comme par exemple l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. Hein, la peur d'Allah, l'espoir en Allah, le fait d'être sincère envers ses serviteurs hein, et de leur donner la nasiha et d'être sincère envers eux, d'aimer pour eux le bien et d'abandonner ce qui vient en opposition et en contradiction avec ceux-ci. Et parmi les actions apparentes, la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, l'homon, la sadaka, et toutes les différentes formes de bienfaits Et ainsi de suite, parmi toutes les choses que Allah a ordonné, et c'est le meilleur de ce que Allah a révélé c'est le meilleur de ce qui a été révélé sur nous de la part de notre Seigneur, et euh, donc celui qui suit les ordres de son Seigneur dans ces choses là et dans les, et dans les choses semblables, alors c'est lui qui est repentant et qui est musulman. C'est lui qui est munib et qui est musulman. C'est lui qui s'est repenti à Allah et c'est lui qui s'est soumis à lui. Hein? Allah dit à la fin du verset 55 il y ni avant que le châtiment ne vous vienne ne vous viennent de façon soudaine, sans que vous ne le pressentiez, sans que vous ne, sans que vous, ne, sans que vous, ne, ne vous y attendiez. Donc, le Chéri dit, tout ça, ça nous incite à, au fait de se précipiter et à profiter de là, de l'occasion, à profiter de l'occasion qu'on qu a devant nous. Et de ne pas, de pas essayer de retarder ça, ou de le remettre à plus tard, hein, ou de dire... On va faire ça plus tard, pas maintenant. La repentance, c'est pas maintenant, plus tard, Parce que on peut être frappé soudainement par un châtiment d'Allah. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Le il explique maintenant le verset 56. Il dit: ثم حذرواهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه. لا تنفع الندام وتقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله أي في, جانب حقه. أي في جانب حقه وإن كنت في الدنيا لمن الساخرين في إتيان الجزاء حتى رأيته عيانا لذلك الشيخ يقول ثم الله سبحانه وتعالى يقول de ne pas, de ne pas pers persévérer et de ne pas rester et demeurer dans leur insouciance jusqu'à ce que leur vienne un jour dans lequel ils auront des remords hein, et que leur remords ne sera d'aucun bienfait hein, que leur remords ne leur servira à rien c'est-à-dire, Allah subhanahu ici ce qui signifie avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements Envers Allah hein? Avant qu'une âme ne dise Malheur à moi Pour les manquements Que j'ai eu envers Allah subhanahu wa Et euh, le cher explique qu'il dit c'est à dire Par rapport à son droit hein? Par rapport à son droit Et j'ai certes été Parmi les railleurs J'ai certes été dans la dunya Parmi les railleurs C'est-à-dire, je, je me moquais du fait que vienne la rétribution. Jusqu'à ce que je la vois, ou jusqu'à jusqu ce qu'elle soit visible et que je la vois avec mes deux yeux. Hein, donc, je me suis moqué du châtiment jusqu'à ce que je le vois avec mes yeux. Le shir, il explique ensuite le verset 57, <coughs> dans lequel Allah s.a.w. dit « Au لو أن الله هداني لكنت من المتقين أي لو ولو يعني في هذا الموضوع للتمني أي ليت أن الله هداني فأكون متقيا له فأسلم من فأسلم من العذاب أو من العقاب وأستحق الثواب وليست لو هنا لو شرطية. لأنها لو لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتدين بالقضاء والقدر على ظلالهم، آه، وهو حجة باطلة، ويوم القيامة تضمحل كل Donc le il explique ensuite et il dit, en expliquant le verset 57, il dit ou qu'elles ne « Si Allah m'avait guidé, j'aurais certes été parmi les pieux, parmi les gens qui ont attaqwa. »« Si Allah m'avait guidé, j'aurais certes été parmi les pieux. » Et le Cheikh explique ici que « law », le, le, le, le terme « law », bien si, ici, ici, il est employé dans le sens de yani, quelqu'un qui euh, aurait souhaité. Hein, qui aurait souhaité. Et non pas dans le sens de la condition. Ce n'est pas, pas dans le sens de la condition, mais plutôt dans le sens d'avoir souhaité, d'avoir espéré, d'avoir voulu. Donc, il dit, ici, c'est comme s'il disait, hein, ici seulement, Allah m'avait, j'aurais voulu ou j'aurais souhaité qu'Allah me guide, pour que je pour que je fût parmi les, ou que j'aurais été parmi les gens qui ont attaqués, qui sont « Al-Muttaqin » et euh, que j'aurais été épargné du châtiment et que j'aurais mérité la récompense. Et euh, le « si » ici, ce n'est pas un « si » de conditionnel, comme on a dit. Puisque si c'était conditionnel, ça voudrait dire qu'ils sont en train d'essayer d'utiliser la prédestination et le décret pour justifier leur égarement. C'est comme s'ils étaient en train d'essayer, si on disait que c'est une conditionnelle, ici, quand il, Allah dit, euh, quand il mentionne leur parole, quand il dit si Allah m'avait guidé, dans le sens que euh, c'était comme dans le sens conditionnel, si Allah m'aurait guidé, j'aurais été euh, guidé, c'est comme s'ils blâment la prédestination ici, si c'était dans ce sens là. Et on sait que ça, c'est un argument qui est totalement faux et qu'au jour de la résurrection, tout faux argument sera détruit. Hein, et tout, tout faux argument sera hein, anéanti et rejeté. Donc, euh, on sait que la, la, le fait d'utiliser le qadar pour justifier nos péchés ou justifier nos fautes ou notre égarement, ça c'est pas une preuve et c'est pas un argument correct, hein, puisque yani, Allah nous a donné la possibilité de connaître la vérité et il nous a guidés, nous a envoyé les messagers et les livres pour qu'on puisse connaître la, la vérité. Il nous a fait connaître notre sort, si on obéit et si on désobéit. Et donc, par la suite, celui qui agit en accord avec quest ce qu'il a été ordonné de faire, il est récompensé. Et celui qui désobéit, il est puni. Et ça, ce n'est pas une surprise. C'est quelque chose que les gens ont été avertis à son sujet. Ensuite, le verset 58, <coughs> « al-azab wa tajzim bi wurudihi law ann li karatan ay raj'a ila ad-dunya la donc euh, le cheikh ici il mentionne la, la suite le verset 58 où bien qu'elle ne disent dans cette âme qu'elle ne disent en voyant le châtiment et qu'elle devient maintenant certaine que le châtiment arrive et qu'il va rentrer de, dans ce châtiment là Si ce, si, ah, s'il y avait pour moi un retour. C'est-à-dire, s'il y avait pour moi la possibilité de revenir dans la vie d'ici-bas pour pouvoir me reprendre et corriger, hein, me corriger et, et revenir et de, de, de ce que je faisais, de ce qui n'était pas bon, ou revenir de ce que j'avais abandonné, euh, de, bonnes, de bonnes œuvres que je devais faire les obligations que je n'ai pas faites. Hein? Donc, tout ça, c'est pour dire que yani, ils ne peuvent pas revenir. Parce que le Cheikh, il, il dit, par la suite, <coughs> « Ceci n'est pas possible. » Parce qu'il dit, si « Si je revenais à la vie, hein, si je pouvais revenir à la dunya, je me corrigerais, je serais parmi les gens du bien. » Je serais parmi les bienfaisants Donc Allah ta'ala dit Ça c'est pas possible Et ce n'est pas profitable de toute façon Donc le Cheikh il dit C'est en réalité Des fausses espoirs hein? Des fausses espoirs ...qui n'ont aucune réalité... ...et... Euh, ...si... ...le serviteur... ...était renvoyé encore une fois... ...à la vie... Hein, ...et yani, le, le, la clarification... ...qui lui a été donnée... ...c'est la même que la première... ...qu'il a reçue déjà... Hein, et ...comme on l'a mentionné déjà dans... Euh, ...même dans d'autres versets aussi... ...dans le Coran... ...comme le verset dans Surat Al-An'am... ...le verset 8... Allah Ta'ala il dit: "Wa law ruddū wa que si ils étaient renvoyés à la vie, ils seraient retournés à ce qu'on leur avait interdit. Et ce sont certes des menteurs. Donc ils prétendent que si on les ramène si on les ramènerait à la vie, ils feraient le bien alors que en réalité si on les ramène ils retournent à ce qu'ils faisaient l'imam ibn kathir al liamma tamanna ahl al jaraim al awd al awd ila ila al dunya al awd ila Donc euh, yani, tu as, les gens du, du, les criminels parmi les gens du crime ils souhaiteraient revenir à la dunya ils ont euh, perdu l'espoir à ce moment-là ils ont désespéré yani, de yani, de croire en les versets dans subhanahu et de suivre les messagers et donc c'est pour ça que mais yani, ils, ils ont plutôt été euh, ils ont plutôt exprimer leur, leur remords hein, leur remords et leur regret d'avoir rejeté la foi en les signes d'Allah et d'avoir suivi les messagers et donc à cause de ça, donc Allah leur dit hein, par la suite dans le verset qui suit le verset 59 « Aucun que si, mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges et tu t'es enflé d'orgueil » Et tu étais parmi les mécréants. Donc c'est pour ça même le même cheikh sadi, il dit, hein, il explique ce verset-là, tu t'es enflé d'orgueil, tu as traité de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil, tu as refusé de les suivre. Face au Si tu, tu demandes de revenir à la dunya, après tout ça, ça c'est inutile, totalement inutile. Et le, comme Allah Il le dit dans l'autre verset, s'ils étaient ramenés à la vie, dici bas eh bien, ils seraient re retournés à ce qu'on leur avait interdit de faire. Et ils sont certes des menteurs. Le verset, hein, le verset 28 dans surat Al-An'am. Ensuite, les versets 60-61, le Sheikh explique: وَيَأُمَلْقِيَامَتِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوْهُمْ مُصْوَدَّهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلٌ لِلْكَأْءِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَدِّجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا Donc, le verset 60 et 61. « Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombri. » Leur visage devient sombre. « N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ?»« Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux et leur fera gagner leur place au paradis. »« Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. » donc le Shaykh il explique. Ő ismertet téged azzal, hogy aki azok közül aki a tévét kitalálta, és aki a tévét kitalálta, és aki a tévét kitalálta, és aki a sawwadallahu wujuhahum jazaan jazaan bin jinsi amalihim Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ces versets de l'humiliation et l'avilissement que vont subir ceux qui ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala et que le visage de ces gens-là au jour de la résurrection sera assombri comme comme s'ils avaient dans leur visage un morceau de la nuit Hein, qui les couvre de la nuit sombre donc ils deviennent assombris, et les gens de, de, du rassemblement au jour de la résurrection vont les reconnaître hein, parce que la vérité elle est claire elle est claire comme l'aube le, le, comme et de la même manière que ces gens-là avaient euh, noirci la face de la vérité par des mensonges Donc ils avaient essayé d'assombrir la vérité par des mensonges. Allah ce jour-là va assombrir leur visage et donc c'est une rétribution qui correspond à leurs œuvres. Falahum Shadid alaysa Mutakabirin. Al-mutakabirin. Al-il-hab. Wa'an bihim. المفترين عليه بلا والله إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا ويبلغ من المتكبرين كل مبلغ ويأخذ الحق منهم بها والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة Walihbar anhu, bimalayali u Bijalali, Awiddi A'un Nubuwa, Awil Kaulifi Sharahi, Bima Lam Yakulhu, Walihbaru Bihannahu, dit que donc ces gens là, ces ils auront le visage ce jour là, le visage assombri, et ils auront un dur châtiment dans l'enfer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y, qu y aura une demeure pour les orgueilleux Hein Bala, Wallahi, Certes, par Allah il y aura une demeure pour les orgueilleux Les orgueilleux qui se sont enflés d'orgueil devant la vérité et devant l'adoration de leur Seigneur et qui ont inventé des mensonges contre lui. Certes, il y aura un châtiment et une demeure pour eux dans l'enfer. Et il y a dans cet enfer pour eux un châtiment, une humiliation et une colère hein, et qui va atteindre les gens orgueilleux de toutes parts. Et ils seront pris et on reprendra le droit de leur... De, on reprendra le, le droit de par ce châtiment-là. Allah subhanahu wa ta'ala va rendre le châtiment d'eux, il va prendre son droit d'eux par ce châtiment. Et euh, ensuite, le Cheikh, il explique et il dit وَالْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ Hein? donc le mensonge contre Allah ça comprend le fait de mentir contre lui en prétendant qu'il avait des partenaires ou qu'il a des partenaires ou de lui attribuer un fils comme les chrétiens ou les juifs hein? les chrétiens qui disent que Jésus est le fils de Dieu ou bien que les juifs disent que Hozaï c'est le fils d'Allah ou bien comme c'est écrit dans leur livre pour plein d'autres. Pour prophètes et anges même, ils disent que ce sont les fils de Dieu, hein, ou des choses de ce genre. Donc ça, ça fait partie des mensonges. De même que de, de lui attribuer une compagne, hein, comme le font les mouchriquines, qui prétendent qu'il a eu femme, ou des choses comme ça, ou même les chrétiens, qui prétendent que euh, Marie, euh, c'est comme, ils considèrent presque c'est la mère de Dieu, ou des choses comme ça, ou que c'est sa, sa compagne, ou des choses de ce genre. Hein? Donc, Ça, c'est des choses qui ne conviennent pas à la grandeur et à la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à sa toute-puissance. Ou, ou bien également, parmi les mensonges contre Allah, le fait de prétendre être un prophète, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, le fait de parler à propos de sa législation et de sa religion en disant à son sujet ce qu'il n'a pas dit. Ou, d'informer Hein? Ou d'informer euh, Une âme Ou bien De donner des informations à propos d'Allah Qu'il n'a pas dit Et qu'il n'a pas légiféré Donc tout ça, ça fait partie des, des genres de mensonges Qu'on peut faire contre Allah Et ensuite le verset 61 hein, Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux hein, Qui ont eu Al-Taqwa qui eu en leur faisant gagner leur place au paradis nul, nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés euh, le le le شيخ, il dit lamma dhakara halata al-mutakabbirin dhakara halata al-muttaqin fa تق <تقوى> والله التي كل هول وشدة. لا يمسهم السوء, العذاب الذي يسوءهم ولاهم يحزنون فنفعنهم مباشرة العذاب وخوفه وهذا رأي الأمان أي نعم لشيخ الزيد que lorsque Allah تذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر Hein? Il a mentionné par la suite l'état des pieux L'état des gens qui ont al-muttaqun, Et il dit Qu'il va les sauver hein? Il dit Qu'il va sauver ceux qui ont eu En leur faisant Gagner leur place C'est à dire Il leur fera gagner leur place C'est à dire il leur fera gagner leur salut hein? Et le cheikh il dit C'est parce qu'ils ont avec eux le, le moyen de, de ce succès, le moyen de ce salut, il le possède. C'est quoi le moyen ou l'instrument de ce salut qu'il possède C'est attaqwa. Tu veux avoir le salut Tu veux avoir le succès hein Tu veux gagner ton paradis Comment tu fais pour le gagner Avec attaqwa. At Allah. Et c'est ça la provision hein, que tu dois avoir. C'est ça que tu dois avoir comme provision qui va être une protection au jour de la résurrection contre la, contre la peur, la crainte et la difficulté. <rire> hein? Aucun mal ne les touchera ce jour-là. Nul mal ne les touchera. C'est-à-dire le châtiment ne va pas leur faire aucun tort, aucun mal. <rire> et ils ne seront pas attristés. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa a nié à leur sujet le fait qu'ils seront en contact avec le châtiment ou même la peur du châtiment. C'est-à-dire que ce jour-là, ils n'auront même pas peur du châtiment. Qui ça? Al-Muttaqoun. Ceux qui ont at -Taqwa. Tandis que les autres auront peur du châtiment. Ceux qui n'ont pas At-Taqwa. Et ça, c'est la limite de la sécurité. C'est ça. Donc le il dit wa hatta Donc ils ont cette sécurité totale et complète. Hein? Et cette tranquillité totale et complète jusqu'à ce qu'il qui va les accompagner jusqu'à ce, jusqu ce que cela les amène à la demeure de la paix, c'est-à-dire au paradis. Fahina hey, Izin Donc à ce moment là ils seront en sécurité contre tout mal et contre toute chose déplaisante, et yani, ils auront sur eux yani, l'éclat du délice qui va apparaître sur eux wa yaqulu ta'ala wa yaqulun alhamdulillahi alladhi adhhaba la verset Allah que ce jour-là ils Allah celui qui a fait partir de nous la tristesse qui nous a enlevé de nous cette tristesse Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Hein? Ensuite, le verset 62 et 63 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliqou kulli shay'in wa huwa 'ala kulli shay'in wakeel, lahu maqaalidussamaawati wal ard, walladheena Kafaru bi aayati Allahi ulaa'ikahumul khaasirou. Donc, 61, et 60, 62 et 63. Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Le Cheikh explique ça. Le Cheikh Sa'adi, il explique. Il dit, « Yukhberu ta'ala an azamatihi wa kamalihi. Al-mujibu li khusrani Donc, le cheikh il explique que Allah nous informe de sa grandeur et de sa perfection. Et de ce qui euh, oblige euh, yani, la perdition de celui qui qui rejette sa, la foi en lui. Hein, de Qu'est-ce qui implique et qu'est-ce qui oblige la perdition de quiconque rejette la foi en lui. Alors, il dit, Allah est le créateur de toutes choses. Le sheikh, il dit هذه العبارة وما اشبهها وما اشبهها مما هو كثير في القران تدل على أن جميع الاشياء غير الله واسماؤه وصفاته مخلوقه Donc cette expression que Allah emploie dans le Coran et toutes celles qui lui ressemblent fait partie de qu ce qui est très souvent répété Dans le Coran Et qui indique yani Que toutes choses En dehors d'Allah De ses noms et de ses attributs Sont créées Que tout en dehors d'Allah De ses noms et de ses attributs Est créé Donc, le sheikh explique que cette parole d'Allah, quand il dit que tout ce qui existe, hein, que Allah est le créateur de tout ce qui existe, eh bien, ça, ça implique quoi? Ça implique une réfutation de toute personne qui prétend qu'il y a des, des créatures qui sont éternelles comme le prétendent certains philosophes qui croient en ce qu'ils appellent « Qidam al-alim alam al wa samawat » c'est-à-dire l'éternité du monde ou l'éternité de l'univers ou l'éternité de la terre et des cieux donc ça c'est Allah en mentionnant qu'il est le créateur de toutes choses ça c'est la réfutation de ces philosophes et ça ça fait partie même des théories des koufars hein qui croient en le Big Bang et en d'autres théories de ce genre que l'univers est éternel et qu'il ne fait que se transformer et comme la, la théorie d'Einstein aussi qui prétend que rien ne se perd, rien ne se crée ou bien ça c'est la voisier hein rien ne se perd, rien ne se crée ou bien Einstein c'est plutôt E égale MC2 c'est à dire que la matière devient énergie l'énergie devient matière Et la théorie de la relativité, ces choses-là, c'est basé sur des théories de Koff qui prétendent que la, la matière elle ne fait que se transformer. Hein. Il n'y a personne qui l'a créée, elle existe éternellement. Et soit qu'elle devienne l'énergie, ou que l'énergie devienne de la matière, ou un des deux. Mais qu'il n'y a pas un créateur qui, qui est à l'origine de cette matière ou de cette création, hein. Donc, il y a des philosophes qui croient en ça. Et ça rejoint aussi les, les idéologies, les croyances des athées matérialistes et même, des, et même parfois des, aussi des bouddhistes. Parce que les bouddhistes, ils ne croient pas en l'existence d'un créateur. Ils croient que l'univers existe éternellement aussi. Qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. La même chose pour euh, les, les matérialistes. Hein? Les athées matérialistes qui disent Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'univers est éternel. Hein. Tout, tout ce qui se fait, c'est que ça se transforme. <coughs> et qu'on ait créé. Tout ça à partir de... Il y en a, ils disent que ce n'est pas créé, mais que c'est juste euh, le hasard qui fait les choses et que les choses se, se font comme ça automatiquement ou par hasard. Ou, euh, il y a un que qu'il y ait une sagesse divine, une toute-puissance dans l'ensemble et qui soit derrière tout ce qui se produit. Donc ça c'est les, les philosophes qui disent des gens de paroles de ce genre et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute avec ce verset-là. Il explique que Allah est le créateur de toutes choses. Ou bien ceux qui disent que les âmes sont éternelles, la même chose, comme les bouddhistes hein, et comme les hindous. Croient que croient en la réincarnation, ils croient que les âmes n'ont euh, pas de commencement, ils n'ont pas de fin, des choses de ce genre. Ça aussi c'est faux parce que les âmes sont créées par Allah spirituel. Et également, euh, il dit le cheikh, donc que ça, c'est des paroles, ces paroles-là, et toutes les paroles semblables à celles-là, de la part des gens de la fausseté, impliquent le fait de nier le créateur, de, et euh, Yannick de nier que c'est lui qui a créé la création. Donc tout ça, c'est refuté par ce verset-là. Des fois, on voit un verset, on pense qu'il est petit, on n'imagine pas sa force ou sa grandeur, mais en réalité, hein, il contient lui-même la réponse à plein de questions. Comme par exemple, celui-là. Et il dit ensuite le sheikh « Et il n'est pas le nom de Dieu de l'éthi et de l'éthi et de Wallahu taala bi le wa est awwal, mot de l'éthi et de l'éthi et que Dieu il n'est pas le nom de Dieu من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق من أعظم الجهل، فإنه تعالى لا ي... لم يزل بأسمائه وصفاته، ولم يحدث له صف من صفاته، ولم يكن معطل... معطلا أو معطلًا عنها بوقت من الوقت. donc الشيخ sheikh explique aussi une réponse aussi qui nie Hein? les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nie la parole à Allah subhanahu wa ta'ala le sheikh explique il dit que la parole d'Allah ne fait pas partie des choses créées car la parole d'Allah est une tribu euh, une attribut la parole est une attribut de celui qui parle et Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et avec ses attributs est le premier Il n'y a rien avant lui hein, Comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala Il est le premier et le dernier Dans le sens qu'il n'y a rien avant lui Il n'y a rien après lui hein? Et donc Quand on dit que Allah est le premier et le dernier C'est-à-dire que Allah Ses noms ainsi que ses attributs Est le premier Et il est le dernier Avec ses noms et avec ses attributs Hein? Donc, ses noms et ses attributs sont éternels comme lui, puisqu'elles font partie de sa personne et de son être, hein? ou de ses actions. Et ses actions sont reliées à sa volonté. Il les fait quand il veut. Donc, quand on dit qu'Allah, il parle, il parle quand il veut. C'est ce que ça veut dire. Et il a toujours eu l'attribut de la parole, hein? sauf qu'il l'a fait selon sa volonté. Hein? Il est relié à sa volonté. Et elle fait partie de son ordre aussi. Hein? Ça, ça répond aussi au au mot parce que Allah dans dans un autre verset à al, al n'est-ce pas? À lui qu'appartient, l'ordre et la création est l'ordre. Donc la le, la parole d'Allah fait partie de l'ordre, et donc elle n'est pas créée c'est à, à Allah qu'appartient la parole et l'ordre euh, Pardon. La, la création et l'ordre la création c'est tout ce qu'Allah a créé et l'ordre c'est la parole d'Allah elle ne fait pas partie de la création et donc euh, l'argument la, la, des Mu'tazila qui utilisent ce verset pour essayer de prétendre que la parole d'Allah est créée ça c'est complètement réfuté et complètement rejeté donc ils n'ont aucun argument dans ce verset là hein? donc ils prétendent que en mentionnant ce verset là ils prétendent que la parole d'Allah est créée et ça c'est la plus grande ignorance de leur part hein? parce que taala a toujours eu ses, ses noms et il a toujours eu ses attributs éternellement et Il n'y a pas une attribut à Allah qui a été euh, créée ou qui est apparu, alors qu'il ne la possédait pas éternellement. Non. Mais, euh, donc Il n'a jamais été euh, sans posséder cet attribut-là à un moment ou à un autre. Non, il a toujours possédé éternellement ces noms, tous ses noms et tous ses attributs. والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي وأنه على كل شيء وكيل والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه وإحاطته بتفاصيله ومن قدرة ومن تامة على ما هو وكيل عليه لتمكين ليتمكّن من التصرف فيه ومن حفظ لما هو وكيل عليه ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ليصرفها وليدبرها على ما هو هو الأليق. Fala tatib al-wakala illa bilalika kulli. Kama nakasa minzalika faruanaksun fiha. Tehát, a sheikh elmagyarázza, hogy mit lehet vonni ebből a versből, ce qu'on qu voulait expliquer c'est que Allah a versből, ami a versből a Qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est le, le créateur de tous les mondes, le monde céleste et le monde terrestre, et qu'il il il est garin de toutes choses, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout, et qui est garin de tout, et il a la responsabilité totale et absolue de toutes choses. Et celui qui a la, la, la responsabilité de quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'il doit avoir la connaissance totale de cette chose-là. Et il doit y aller, envelopper toutes ces choses-là dans tous ces petits détails par sa science et par sa puissance, sa puissance totale, pour être capable de gérer tout ce qu'il y a dedans, et de le contrôler et de s'en occuper, et de le préserver donc ça implique également qu'il a hein, le pouvoir de garder et de préserver tout ce qui est dedans et également ça implique qu'il a la sagesse et la connaissance de toutes les façons dont on peut gérer et s'occuper et contrôler ce qui est dedans de la meilleure façon et donc il y a cette wakala hein, cette, cette gérance de la, de la part d'Allah et le fait qu'il est garant de tout ça c'est ainsi que cela euh, peut se produire et c'est ainsi qu'il est garant de toute chose hein? Et non. donc si on diminue quoi que ce soit de cela, alors dans ce cas-là c'est une imperfection ou un défaut dans la gérance et donc c'est impossible de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'aurait pas qu la connaissance et le pouvoir et le contrôle parfait de tout puisque c'est lui le garant de tout et il dit al wa ala le sheikh explique que c'est quelque chose qui est établi et confirmé hein, parmi les choses connues que Allah subhanahu wa ta ta'ala est purifié et exempt de toute imperfection dans ses attributs hein, dans tout attribut qu'il a parmi ses attributs. Et il nous a informé lui-même du fait qu'il est garant de toutes choses. Et c'est une preuve, donc, qu'il a la connaissance de toutes choses et que sa science enveloppe toutes choses. Et une preuve également qui indique sa, sa, sa force et sa puissance parfaite par laquelle il contrôle tout ce qu'il y a dans l'univers et gère tout ce qu'il y a dans l'univers et la perfection de sa sagesse également qui implique qu'il sait comment et quoi mettre à chaque et comment mettre les choses à la place où elles vont. Hein? Chaque chose, il sait la mettre là où elle va. Donc, ça, c'est ce qui est euh, impliqué par, ce, par ça et ensuite, il dit c'est dire il a les clés des cieux et de la terre à lui appartient les clés des cieux et de la terre ça c'est le verset 63 c'est à dire que c'est lui qui les possède et c'est lui qui en a la science et c'est lui qui les contrôle و يفتح الله للناس من فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له nous euh, il nous, dit ensuite, il nous explique ensuite le, en citant le verset dans sourate Fatir, sourate 35. Il, il, il nous cite aux gens comme miséricorde, il n'est personne. Il n'en est à personne le pouvoir de le retenir. Et ce qu'il retient, il n'en est, est à personne. Il n'est à personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. « Quand il y a l'avenir de son âme, ce qui est <traduit> de l'avenir, il y a عكس القضية فلم يقدره حق قدره فقال والذين كفروا بآيات الله الدال على الحق الدال على الحق اليقين والصراط المستقيم أولئك هم الخاسرون خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله وما به تصلح الألسن من اشغالها بذكر الله وما تصلح به الجوارح من طاعة الله وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان خسر جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الآلي. Sheikh explique ensuite il, il, il explique le verset la suite du verset dit donc Lorsque Allah subhanahu wa nous a expliqué sa grandeur, hein, dans les versets précédents, qui explique et qui implique que nos cœurs soient remplis de respect hein, pour Allah subhanahu wa hein, et soient remplis de, de, de vénération pour lui, eh bien, il a expliqué ensuite, il a mentionné l'état de ce qui est contraire, le contraire de ça et de ceux qui ont renversé la la, la, la, la question et qui n'ont pas donné à Allah le respect qu'il mérite qu'il mérite alors euh, Allah dit ce qui signifie et ceux qui ont mépru en les versets d'Allah le verset 60 euh, le verset 66, non c'est pas le verset, Ça, le verset 66, le verset 63, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Hein? Donc ceux qui ne croient pas au verset d'Allah qui indiquent la vérité et la certitude et le droit chemin, ceux-là sont les perdants qui ont perdu Ceux qui peut euh, réformer leur cœur. Hein? Comme par exemple... Le fait de d'adorer Allah Et de lui vouer un culte Et d'avoir de, de l'ikhlas Envers lui Et ce qui peut également réformer nos langues C'est-à-dire de les, de les occuper Par le rappel d'Allah Et ce qui peut réformer nos corps C'est-à-dire D'établir l'obéissance d'Allah Et eux, ils ont pris ça Et ils l'ont remplacé par tout Ce qui peut corrompre les cœurs Et les corps Et à cause de ça, ils ont perdu les jardins du délice et ils les ont remplacés par le châtiment douloureux. Ensuite, le chef il explique maintenant les versets euh, 64 à 66. Il explique les versets 64 à 66 et euh, ça, c'est euh, les, les derniers versets qu'on va expliquer maintenant dans, ce, dans, ce, dans cette partie. Euh, c'est les versets suivants où Allah Ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila et le danger du shirk hein donc on va lire qu'est-ce que ça signifie euh, les versets 64 à 66 euh, dans, dans la traduction de, de ces versets ce qui signifie dit me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah ô ignorant en effet il t'a été révélé donc c'est Allah qui ordonne de dire ça aux mouchrikounes dit au Mohammed, à ces moucherquines, à ses kouffars à ces juifs, à ces chrétiens à ces hindous, à ces bouddhistes à ces athées, à tous les autres qui adorent des choses en dehors d'Allah et qui associent avec Allah dis-leur, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorants en effet il t'a été révélé hein? il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les messagers et les prophètes que si tu donnes Les associer à Allah, ton œuvre sera vaine. Ton œuvre sera certes vaine. Tu n'aura aucune valeur. Et tu ne seras, tu seras certes, hein, tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Donc, on va expliquer qu qu'est-ce on va qu'est-ce que Cheikh Sa'di, il dit à ce sujet-là. Il dit: "Quul ya iuha Rasoul." لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك الى غير الله فخير الله تأمرني ان اعبد ايها الجاهلون ها صديقي a avec Allah هل اسك غير الله الذي امرك ان هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع النعم هو المستحق دون من كان ناقصا من كل من كل وجه La yamfa' wa la yadur Lam ta'muruni Bizalik Donc le sheikh, il explique Il dit Est-ce que c'est -ce est autre que Allah Que vous m'ordonnez d'adorer A oh, vous les ignorants C'est-à-dire Cet ordre que vous me donnez D'adorer d'autre que Allah Vient uniquement de votre ignorance Parce que Si vous sachiez Si vous aviez su hein, Ou si vous aviez la connaissance Que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est parfait sur tous les plans, hein, et sur tous les points de vue, et, qui, et que c'est lui qui donne toutes les grâces, et que c'est lui qui mérite l'adoration, en dehors de tout autre, parmi les créatures qui sont faibles et déficientes et imparfaites sur tous les plans, et qu'ils ne peuvent nuire, ni profiter ni nuire, alors si vous auriez eu cette connaissance-là, vous ne m'auriez jamais ordonné ce genre de choses. هب لن نؤمن jamais on donner d'associer à Allah Subhanahu wa ta'ala et ensuite wazalika li'anna ash-shirk billah muhbitun lil'a'mal mufsidun lil'ahwal wlihadha qala ta'ala wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina amal. Donc le cheikh explique qu'il dit pourquoi parce que le shirk c'est quelque chose qui détruit toutes les œuvres et qui corrompt toutes les états et les situations. Et c'est pour ça que Allah al dit ensuite et on t'a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi parmi les, tous les messagers que si tu commets le shirk hein, ton œuvre sera vaine. Et ici, c'est un moufrad moudaf. Hein? Donc, c'est un, un terme qui est moufrad, c'est-à-dire singulier, et qui est, qui est attaché, rattaché à l'action, cest dire ton action. Et si tu associes, ton action sera vaine, c'est-à-dire toutes tes actions. Ce n'est pas juste une action que tu fais qui va être vaine. Toutes tes œuvres au complet, si tu fais le chiffre, tout ce que tu fais au complet ça, sera nul. Même si ton shirk était juste dans une action, ou dans une adoration que tu as associée avec Allah. Ce n'est pas seulement cette, cette action-là qui sera nulle, c'est toutes tes œuvres au complet, tout le bien que tu as fait dans toute ta vie. Du moins que tu commets le shirk, jusqu'à ce que tu t'en sois repenti. Hein? Et le shirk il dit, « jami'i shirk muhbetun كما قال تعالى في سوره لما عدد كثيرا من ورسله قال عنهم ذلك الله يهدي به من يشاء من عباده ولو لحبط عنهم ما le message de tous les prophètes Allah a envoyé il a mention que le shir Et quelque chose qui annule tous les œuvres. Et comme il le mentionne dans sourate Al-An'am, après avoir énuméré un grand nombre d'entre les prophètes et les messagers, il dit à leur sujet par la suite :« Ceci est la guidance d'Allah. Et... » et... et... Donc, il dit, après avoir énuméré tous les prophètes, ceci est la guidance d'Allah. Et il guide par celle-ci qui il veut de ses serviteurs. Hein? En parlant de ses messagers et de ceux qui les suivent. Mais s'ils si auraient fait le shirk, s'ils si auraient associé avec Allah, Allah aurait rendu vain tout ce qu'ils ont fait. Hein? Ensuite, il dit, al dinuka shirk a'mal donc le cheikh il dit takuna al khasirin tu aurais été du nombre des perdants Perdants dans ta religion tu aurais perdu ta religion et tu aurais perdu ton au-delà aussi parce que avec le shirk que tu commets toutes tes œuvres deviennent vaines deviennent nulles C'est comme si tu, tu tombes à zéro, tu perds tout et tu mérites le châtiment. Hein? Tu mérites le châtiment d'Allah subhanahu wa taala et son courroux à cause de ça. Puis il dit ensuite, ثم قال بل الله فعبد لما أخبره لما لما أخبره أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأمره عن واخبر عن شناعته امره بالاخلاص فقال بل الله فاعبد اي اخلص له العبادة وحده لا شريك له وكن من الشاكرين لله على توفيق الله تعالى كما انه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للخلاص والتقوى بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر وفي تدبر أنها من الله والشكر لله عليها سلامة من آفات العجب التي. Donkár a Shaykh ill. mondja, hogy a végén, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, Hein? Tout au contraire, adore Allah seul. Donc, lorsque Allah a mentionné à propos de ces ignorants parmi les musulmains qu'ils ordonnent le shirk, Allah a mentionné sa laideur, la laideur du shirk, et il a ordonné la pureté dans l'adoration. Al-ikhlas. Puis il dit, Ben il la Non, bien au contraire. C'est Allah que tu dois adorer, lui seul. Adore Allah seul. Eh? Hey? C'est-à-dire, adore-le de façon pure, en purifiant ton adoration pour lui seul, sans lui donner aucun associé ou partenaire. Hein? Et sois parmi les gens qui sont reconnaissants envers Allah pour le tawfiq, le succès qu'il t'a donné, d'avoir la guidance. Hein? Et il dit la même manière que tu vas être reconnaissant envers Allah pour les grâces qu'Il te donne dans les choses de la dunya, comme Il te donne la santé ou Il t'épargne d'un mal quelconque, hein? Et dans ce cas-là, tu es reconnaissant et tu le remercies et tu lui fais des éloges, hein? pour le bien qu'Il t'a donné dans les, dans les affaires de la dunya. Eh bien, dans ce cas-là, tu dois aussi et encore plus lui faire des éloges dans les affaires de la religion même que hein, le fait qu'il t'a donné par exemple le succès de la, de la sincérité et de la pureté dans l'adoration du fait que tu es sur le tauchid remercie Allah de ça hein. sois reconnaissant dans, et fais les louanges d'Allah pour ça remercie Allah que tu es sur le tauchid remercie Allah que tu es sur la bonne voie remercie Allah que tu es sur la sunna remercie Allah pour s'il t'a donné s'il t'a donné la c'est une des plus grandes grâces Et les grâces de la religion sont les plus, les plus importantes et les plus grandes. Hein? Ce sont elles qui sont en réalité les vraies grâces. Ce n'est pas, pas la richesse, l'argent, la santé, la beauté, la force. Hein? tout Ça, ça c'est des choses de la que qu'Allah donne aux, aux musulmans et aux non-musulmans, aux non mouminines et aux koufars. Ce n'est pas ça la vraie grâce. La vraie grâce qu'Allah donne, c'est de leur donner la foi, de leur donner l'imam, de leur donner à taqwa, de leur donner la sunna, de leur donner la, de, la, la force, la patience, l'endurance, de rester sur la bonne voie, sur la, sur la vérité, hein, et de s'écarter du shilk, et du coffre et des bidas ah et des péchés. C'est ça la vraie grâce. C'est ça la vraie grâce. Donc le cheikh il dit, et quiconque ré réfléchit et médite, hein, Sur ça, il voit qu'il doit être reconnaissant envers Allah pour cette grâce de la guidance et de la foi et de la religion. Et du fait qu'il a été épargné, hein, du moment qu'il est reconnaissant envers Allah, il sait que c'est Allah qui lui a donné cette guidance-là, qui lui a donné cette taqwa, qui lui a donné la possibilité d'être sur le tawhid, qui l'a guidé au tawhid. En reconnaissant ça, il devient protégé contre Al-Ujb. Al-Ujb, c'est quoi c'est lorsque tu deviens ébloui toi-même de tes bonnes œuvres. Tu deviens ébloui et content hein, de tes bonnes œuvres. Tu dis, oh comme je suis bon, oh comme je suis pieux, oh comme je suis intelligent, hein? oh comme je fais bien des choses pour la religion, oh comme je suis généreux, hein, et ainsi de suite. Tu t'éblouis tu tu toi-même de tes bonnes œuvres. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais qui annule la, la valeur de tes œuvres, parce que tu dois être reconnaissant envers Allah, même pour tes bonnes œuvres, même pour le, la piété que tu as tu ne dis pas, oh comme je suis un bon serviteur d'Allah comme je suis un pieux hein, je me lève pour la prière je prie et je fais le, le, les ordres que Allah m'ordonne de faire et euh, tout ce que je fais c'est bien hein, je, je porte la barbe, j'ai le qamis. La femme, dit, ah, je porte le djilbab et le niqab, hein, et je me couvre. Ça, c'est des bonnes choses. Et il faut les faire. Mais il faut être reconnaissant envers Allah, que Allah te permet de faire ces choses-là. C'est Allah qui t'a permis de faire ces choses C'est Allah qui t'a guidé à ces choses-là, et qui t'a donné le succès de ces choses-là. Donc, sois reconnaissant à Allah pour ça, et remercie Allah pour ça. Parce que c'est par sa miséricorde que tu les as fait Tu as fait les efforts... Et Allah t'a donné le succès. Donc, alhamdulillah, remercie Allah. Hein? Et, euh, en agissant ici, en, en étant reconnaissant envers Allah, tu es épargné de ce péché-là qu'on appelle al hein? Qui sont euh, présents chez beaucoup d'entre ceux qui font les œuvres. À cause de leur ignorance. Sinon, si, si le serviteur connaît la réalité de la situation, il ne va jamais être ébloui lui-même par une grâce qu'il a eue. Hein? Euh, Parce que cette grâce, en réalité, ne fait en fait qu'augmenter le mérite euh, du fait qu'il doit augmenter sa reconnaissance envers Allah. Hein? Donc, plus tu es pieux, plus tu fais des bonnes œuvres, plus tu t'éloignes du mal, plus tu dois être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui t'a permis d'être comme ça, qui t'a guidé à ça. «» Et quand tu fais un péché hein, Tu demandes pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala Et euh, tu demandes à Allah Subhanahu wa ta'ala De te préserver, de te protéger du péché Et de te pardonner pour ce péché là hein? Et le péché tu ne peux pas le faire Excepté par la permission d'Allah Et quand tu fais le péché Tu ne t'échappes jamais de la volonté d'Allah Parce que Allah, tout ce qui arrive C'est par sa volonté Mais si tu es reconnaissant Allah wa te, te pardonne Si tu es reconnaissant et que tu demandes pardon, Allah te pardonne pour ton péché. Mais si tu euh, ne te repent pas, que tu continues dans le péché, eh bien tu t'égares encore plus. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour maintenant, et il nous reste un dernier cours à faire pour conclure sur al-Zumar. Donc, pour terminer le tafsir de la sourate il reste un cours, donc euh, il est sept heures, donc heures, dans une heure c'est le maghreb ici environ, donc dans une heure c'est le maharam, je pense pas qu'on aura le temps de le finir maintenant, mais c'est possible qu'on puisse euh, le finir soit plus tard ou peut-être après l'Ishah, après le tarawih, ou bien ou bien demain, dans la journée, Inch'Allah. Donc, euh, je vais faire l'annonce, lorsqu'on va euh, commencer, le dernier cours, le cours numéro 10 de ce tafsir. Donc, on s'arrête maintenant, et puis on se retrouve pour la, la suite, la fin de, ce, de cette explication, au prochain cours, Inch'Allah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين